J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait Puis il a plu sur cette Elle a disparu Et j'ai crié Crié Aline Pour qu'elle revienne Et j'ai pleuré Pleuré Oh j'avais Trop de paix Je me suis assis Auprès de son âme Mais la belle dame C'était enfui Je l'ai cherché Sans plus y croire Et sans un espoir Pour me guider Et j'ai crié Crié Aline Pour qu'elle revienne garder que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé et j'ai